À la cabine technique, vous êtes avec Albert Ndoua et au micro Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce lundi, dont voici les principaux titres. Bien que la cohabitation entre les différents partis politiques basés en province Mouyinga soit bonne, le chef collinaire Kinyami en commune Guitelani est et membre du parti CNL. Déplore quant à lui la mésentente entre lui et le conseil collinaire. Les travaux de réhabilitation de la partie de la route Bujumbura rumongue débutent avec le mois de septembre, l assurance du gouverneur de la province Rumongue Et la chronique Sport de Solandi parle du rôle du sport dans la cohésion sociale. Voilà pour l'essentiel. <médicatrice> Un homme âgé de 59 ans, originaire de la colline de Sazazon et Rugazi commune, Kabarole de la province Kayanza, est mort l'après-midi de ce dimanche, tué à coups de couteau par un jeune garçon de 19 ans. Selon les informations sur place et confirmées par Sagouye Berkimas, administrateur communal de Kabarole, cet homme mort était l'oncle de ce jeune garçon. Il serait accusé d'avoir ensorcelé le père de ce dernier, qui est mort vers midi de ce dimanche. L'administrateur de la commune Kabarole demande à la population de ne pas croire à la superstition et de ne pas s'offrir justice, mais plutôt saisir les instances judiciaires en cas de conflit. Le présumé auteur du crime est dans les mains de la police à Kayanza pour question d'enquête relative selon la même source. L'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide et des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité demande à la justice nationale et internationale de poursuivre les auteurs des actes terroristes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale et du souvenir en hommage des victimes du terrorisme. Jean Dodieu Moutabazi, président de cet observatoire, a encouragé la population burundaise à bannir toute forme de violence basée sur l'identité. On l'écoute. Le terrorisme a été décrit comme une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur L'usage indiscriminé de la violence meurtrière à l'égard des civils innocents et désarmés. Elle n'est pas l'unique définition, mais le terrorisme reste un crime contre l'humanité. Peut être commis par des groupes étatiques, non étatiques. Considérant l'ampleur des attaques meurtrières contre les civils innocents survenues notamment à Ruhagarika le 11 mai 2018 en province Chibito-Oke et le 26 juin 2021 à Aoutegama en province Mouramia, pour ne citer que celle-là, l'ONPGH condamne encore une fois et sans réserve ces actes terroristes et réitère sa demande à l'endroit de la justice nationale et internationale que leurs auteurs, commanditaires et exécutants soient poursuivis et châtiés conformément à la loi. L'ONPGH exprime encore une fois avec compassion sa solidarité envers toutes les victimes et les rescapés de ces actes de terrorisme et demande au gouvernement, aux ONG et à la société civile de continuer à les assister, les appuyer et les soutenir moralement et matériellement. L'ONPGH encourage les plus hautes autorités burundaises à renforcer davantage la solidarité et la coopération sous-régionale, régionale et internationale pour anéantir le terrorisme en utilisant des moyens drastiques. Aussi bien au niveau opérationnel qu'institutionnel, l'ONPGH encourage à continuer à bannir formes de violence basées sur l'identité. Dans son message à cette occasion, le Secrétaire général des Nations Unies exprime sa solidarité aux personnes dont les proches ont été tués et qui continuent à souffrir sur le plan physique et psychologique. Antonio Guterres fait savoir que cette journée est célébrée en période de Covid-19, ce qui restreint les déplacements et la possibilité de se réunir pour sépoler mutuellement dans cette déclaration, le secrétaire général des Nations Unies annonce la tenue cette année du tout premier congrès mondial des victimes du terrorisme. Les Nations Unies vont soutenir et appuyer les rescapés de ces actes en fournissant l'appui et l'accès à la justice et faire en sorte qu'elles soient traitées. Les réunions régulièrement organisées par l'administration, les travaux de développement communautaire ainsi que les coopératives sont des éléments qui favorisent l'entente entre les membres des différents partis politiques œuvrant en province Moyinga. Toutefois, le parti CNL déplore que le chef collinaire et membre de son parti à Kinyami, Zonetura, de la commune Guitelani, ne s'entende pas avec son conseil collinaire, bien qu'il soit en train de mettre en application le programme du gouvernement Pierre Claver Barundi. Que ce soit l'administration, que ce soit les membres des formations politiques œuvrant à Muinga, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de conflit lié aux partis politiques. Selon Denise Ndaruhe-Kere, chef de cabinet du gouverneur de Muinga, cet état de fait s'explique par la collaboration qui règne entre l'administration et les leaders des partis politiques. C'est seulement la bonne collaboration entre l'administration et les représentants des partis politiques. Et le gouverneur essaie de faire des réunions régulièrement avec les représentants de ces partis politiques avec les membres du comité mixte de sécurité, les réunions de sécurité qui sont organisées chaque semaine. Les membres du parti politique sont invités chaque fois et dans des réunions dans les travaux communautaires. Prosper Bizindavi, représentant du FNL en province de Moyinga, ajoute que des associations comme BRTP et SENAP ont aussi joué un rôle dans l'organisation des rencontres entre les membres des partis politiques. Et ce n'est pas tout. Les partis politiques Les politiques œuvrant en province de Moyenga ont une coopérative commune qui s'occupe de l'apiculture. Nous avons une coopérative pour tous les partis politiques œuvrant en province de Moïnga, à Chumba en commune de Moyinga. Nous y avons des ruches et nous comptons réaliser d'autres projets de développement, ce qui nous évitera des conflits. Prosper Bizindavi demande à l'administration d'intervenir pour que le chef de la colline Kinyami, zone Toura, en commune Giterani, issu du FNL, puisse s'occuper de ses fonctions sans l'entrave des autres membres du conseil collinaire, ce que soutient Jean-Claude Batwanao, gouverneur de Muyinga. Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. les trésors passés de 2 minutes au-dessus de la radio Isangani. Nous continuons ce journal des personnes guéries du Covid-19 dans la ville de Gitega, conseillent ceux qui n'ont pas encore attrapé la maladie à respecter les mesures barrières. Ils expliquent que cette pandémie fait très mal. Ces personnes guéries déplorent en même temps la stigmatisation dont elles sont victimes et bien qu'elles soient maintenant saines et sauves fidèles d'Antoine et Samiman. Selon l'une des personnes qui sont guéries après avoir attrapé le Covid-19, cette maladie est dangereuse et fait très mal. Franchement, beaucoup de gens pensent que le Covid-19 est une maladie fictive, car ils se saluent, s'embrassent comme ils veulent. Mais je vous jure que cette maladie fait très mal. À part les douleurs physiques, c'est aussi traumatisable psychologiquement car des fois l'individu est stigmatisé dans l'entourage. Si les gens sont au courant que tu as été atteint par le Covid-19, même les enfants des voisins ne viennent plus jouer avec les siens. ou les empêche. Ça fait beaucoup mal voir quelqu'un avec qui on était familier de fuir, C'est angoissant. C'est comme si tu as commis un péché. Pour cette femme qui s'est aussi remise après confinement suite au Covid-19, trouve que certains Burundais s'en foutent de ce virus. Les Burundis, on s'en fout des mesures barrières. Si on ne salue pas quelqu'un, ils commencent à se moquer de toi, que tu as un mauvais comportement. Même si tu lui témoignes que tu as attrapé la maladie. Et ça devient difficile. Elle interpelle tous les bandits au changement de comportement. Merci. Fidèle d'Antoine sabimana plus de 1000 cartouches et un fusil sont des armes qui ont été appréhendées dans le cadre des opérations au Salam. Opération qui a été exécutée au cours d'une semaine lors d'un compte rendu des opérations effectuées dans ce cadre, ce lundi. Le commissaire en chef, Olucek, Melkiad, a affirmé qu'aucun terroriste n'a encore été arrêté jusqu'à maintenant. Il appelle néanmoins la population à rester vigilant. On l'écoute. Concernant le trafic de drogue et la consommation de stupéfiants, 205 kilos de cannabis ont été saisis. Un demi-kilo de busta a été saisi. Une plantation de chanvre a été détruite. 38 personnes, vendeurs et consommateurs de stupéfiants, ont été arrêtées. Toutes les personnes appréhendées euh, sont sous interrogatoire à la police. Concernant le trafic des êtres humains et la migration clandestine, ces jeunes garçons de moins de 14 ans ont été interceptés de justesse par la police dans la province de Karolusi, en partance pour la Tanzanie, soit disant pour aller travailler dans les champs. Concernant la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, lors de l'opération Ousalama 7, les armes et munitions ci-après ont été saisies. 1060 cartouches pour Kalachnikov, deux chargeurs pour Kalachnikov, une lance-roquette et deux roquettes, 700 cartouches d'une mitrailleuse, un chargeur d'une arme 1050. Aucune personne n'a été arrêtée pour le moment pour le, ces infractions, mais les investigations sont en cours. Et lors de cette opération, aucun terroriste n'a été euh, arrêté, mais la population est appelée à rester vigilante, d'autant plus qu'ils se remarquent ces derniers jours. Des attaques dans les pays comme le Kenya et l'Ouganda, qui contribuent euh, aux côtés du Burundi au maintien de la paix en Somalie et en Centrafrique. À la source, reportage. La route nationale numéro 3, bojumbura rumongi est en mauvais état. Des usagers de la dite route plaident pour sa réhabilitation. Le gouverneur de la province de Roumongi, Consulateur Nitunga tranquillise et promet la résolution de ce problème avant la fin de cette année. Il explique que tous les moyens et matériels nécessaires à cette fin sont déjà disponibles. Francine Ndeokougaye. Ce sont des usagers de la route nationale numéro 3 reliant la capitale Bujumbura et la province de Lumongue. Ceux-ci déplorent le délabrement de cette route, surtout à partir de la colline Muboné, de la zone Gitaza vers le chef-lieu de la province. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, nous voyons que la situation risque de s'empirer. S'il arriverait que la route soit coupée, on n'aura plus des routes provisoires proches d'ici. puis La population qui se déplace en portant des bagages, elle peut croiser les voitures avec la possibilité pour l'ombre d'aussi des accidents. Selon des transporteurs des biens et des personnes, leur travail est voué à l'échec. Ils regrettent en même temps la fatigue causée par l'état de cette route. Nous nous rencontrons ici de mon retour de Magara, où je viens de déposer un bagage. Compte tenu de la distance qu'il y a et ma capacité de conduire le vélo, j'aurais utilisé environ 30 minutes, mais ce trajet vient de me prendre une heure et demie. Vous entendez bien que cette route cause de la pauvreté. Pour nous, les taxis vélos, car une personne qui veut se déplacer depuis Magara, le tourment vers Guitazza, peut refuser d'y aller à vélo, compte tenu de l'état de cette route. Dans cette route, il y a également trop d'embouteillages, ce qui crée beaucoup de problèmes de circulation. On essaie d'éviter les nids de parfois qui nous poussent à tomber ou à cogner des voitures, car on essaie de chercher un bon endroit alors qu'il n'y en a pas. Mon véhicule est tombé en panne à cause du mauvais état de cette route. Je conduisais, mais le véhicule n'avançait pas. C'est en regardant dans le rétroviseur que j'ai constaté que le pneu s'est détaché. Le frein ne fonctionnait plus. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est tout. Les nids de poules sont nombreux. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. Imaginez, je viens d'envoyer mes clients dans un autre véhicule. Mon patron et moi venons d'enregistrer un manque à gagner et un carburant et un versement. Le gouverneur de la province Lumongue donne de l'espoir aux usagers de cette route. Consolateur Nitunga fait savoir que les travaux de réaménagement de la dite route commencent avec le mois de septembre. Je dirais qu'avec la fin de cette année, les travaux ont recommencé et à un taux de réalisation considérable. Tous les problèmes, toutes les barrières qui étaient là ont été résolus. Nous sommes en train d'aller chercher là où ils seront logés, où leurs matériels vont être déposés. La route nationale numéro 3, partie guide Va être réhabilité par le groupement Sogea Satom et Jetra grâce au financement de la Banque africaine de développement en BAD, selon le ministère des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux. Radio Isanganiro, chronique sport. Le sport de football joue un grand rôle dans la cohésion sociale. Au cours de la recherche menée par Célestin Mounzebang, professeur à l'université du Burundi, les joueurs burundais des différents championnats proviennent des différentes ethnies. Il explique que cela entraîne la victoire de leurs équipes. Les détails avec Balan Havzaïman. Le football joue un grand rôle dans la réconciliation et la cohésion sociale. C'est l'explication de Céleste Nunzebang, professeur à l'Université du Burundi au cours de la recherche menée sur la place du sport dans le processus de la paix. Mes recherches en faveur ou en fonction même de la réconciliation cohésion sociale du football, ont montré que les résultats sont satisfaisants du rôle du football dans la réconciliation cohésion sociale entre les différents ethnies au Burundi, avec la présence de toutes les étudiants dans les équipes où les joueurs ou les fans ou tout ce qui sont dans le mouvement sportif sont tous unis derrière le football derrière le ballon rond. Cela est démontré par l'unification des acteurs sportifs sans considération de leur ethnie. Cela est démontré à travers les résultats où les acteurs du football montrent et se sentent vraiment unis à travers les équipes de football. Et d'ailleurs, euh, d'après mes résultats, euh, j'ai trouvé que toutes les équipes euh, sont mixtes, c'est-à-dire que toutes les équipes, il y a la présence de toutes les ethnies. Donc je parle de deux grandes ethnies où tout est aussi. Selon le résultat des recherches de ce professeur de l'Université du Burundi, les joueurs et les amateurs de football des différentes ethnies, tous sont connectés au football sans penser à l'ethnisme. Euh, les résultats aussi ont montré que les acteurs de football, toutes les ethnies confondues, montrent qu'ils se sentent réconciliés, ils se sentent unis et connectés au football ou au sport plutôt que de se connecter à leur ethnie. Dans la prochaine chronique sportive, professeur Célestin Gounzebanga expliquera comment le football est devenu un outil dans la réconciliation et la cohésion sociale après la guerre qu'a connue le Burundi. Merci Bernard Haviali ainsi sa chef cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Andouaille pour sa parfaite collaboration. Je t'ai déjà la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.